C'est une convention qui est destinée à venir en aide aux entreprises. Convénions et entrepréches, l'agence de l'Etat a l'investissement de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence et de l'agence de l'agence de l'agence Aller dans ce sens-là et donc permettre le développement de leur entreprise. alors L'égalité d'aide pour un montant de chacune des collectivités à hauteur de 200 000 Laguntza bera elkargoak eta departamentoak berri 1.000 euroko laguntza agroalimentario xaileko xedeen zata. Eta berri 8.000 euro turismari lotu proiektuen zata. E 50.000 euro por lo domen du turismo.